le bruit de la ville Ram, dam, La viva le tambour Ram, dam, dam, C'est le bruit de la ville Ram, dam, dam, dam La vie bat le tambour Ram, dam, dam, dam C'est le le les airs qui défilent Ram, dam, dam, dam Et le temps court -tout. Savoir où elle va, et le temps la suit, la poursuit déjà, la vie n'est plus là. Prenez tout votre temps, et prenez du bon temps, n'oubliez jamais que le temps d'aimer est bientôt passé. Deen die